BAP BOM BOM BINGAN BINGAN BINGAN C'est carrément génial c est, c est... Oh. Kizara, poema bila ez ere zetik, ez hakingo bazen unhondik. Eta noraz, haraman, amaikakanta jarraikatzetik, bizkarre zurrak banak apuskatzeko, zuk ustia eman eta gero, baina bizirik. O oh, zure tutako sen laitakorden hori tutako esku kada batezki naikor dut munnon takoi niori ezter sentiar hasiko baliote oh, oh, oh. bat segundu an irtengo nahi Oh, And the lights shine A newborn Barely alive And all the cows Were calling out to her Kicking the bars We can't her Between us Skin and bone want some and fur And an after but back behind The bars Mind inside the car and barely said a word It comes and goes like someone pulling water But it gets a little longer each time I get free I was missing Z Eta gara nul part, t'es finit, t'es nulletit, Eta garapeu au sol, c'est parapeu du chante, Faut berriko, t'es accueil la dut, Fais-moik, c'est calcule-la dut, Prends-en-zun, t'es capo, t'es importe, Eta Tu l'as voulu tu l'as eu maintenant, assume tu l'as voulu tu l'as eu maintenant, assume tu l'as voulu tu l'as eu tu l'as voulu tu l'as eu maintenant, assume tu l'as voulu tu l'as eu la presse les couvertures quand t'arrêtes dans la rue, les photos dégueulasses à ton insu, le mec agressif qui sort son téléphone est insulté, le tribunal des pauvres qu'on aucune preuve et qui juge, t'as voulu faire le show donc te plains pas quand ça brûle, il y plus de mi mesures, t'es un génie ou t'es nul, on donne des convictions que t'as jamais eu et si t'agis pas comme ils imaginent, ils sont déçus, tu l'as voulu tu l'as eu, t'as pris une part toi tu l'as vendu t'écris tu te mets à nu donc en grotte leur pute t'as voulu tes parents qui harcèlent pour faire de la pub pour que le chauffagiste fasse une réduc tu l'as voulu tu l'as eu la haine sur des raisons s'habitue de temps en temps tu manges quand même une avec un fond de vérité qui t'envoie dans le dur tu te mets à des prix mais c'est ta conscience qui te torture tu l'as voulu tu l'as eu les selfies à l'enterrement de ton grand-père les désolé je veux pas te déranger mais je fais quand même le père de famille qui sort l'appareil en secret ton pote qui l'insulte devant ses gosses donc tu t'en perds tu l'as voulu les détournements dits des citations bizarres où t'as pas vraiment dit ça et tu prends du poids, t'es moche, tu vieillis mal. Tu dis que ça fait rien mais devant la glace, tu te sens minable. À force tu mêlanges vrai toi avec ton image, tes potos en vidéo, donc t'aimes plus ton vrai visage, tu l'as voulu. Ce qui m'atteut de suite du grillage qui sonne chez toi, demande aux voisins si tu habites là, tu l'as voulu, tu l'as eu. Les caméras, les flashs, les menaces de mort, les cambriolages, l'omniprésence des fans, tout le monde veut un bout de ton âme, les drames, les critiques sur le physique de ta femme, tu l'as voulu, tu l'as eu maintenant assume, tu l'as voulu, tu l'as eu. Maintenant, assume tu l'as voulu tu l'as eu tu l'as voulu tu l'as eu maintenant assume tu l'as voulu tu l'as eu maintenant assume tu l'as voulu tu l'as eu tu l'as voulu tu l'as eu maintenant accepte tu voulu les comptes calcul donc ils sortent la calculette as voulu la grande échelle tu rates le barreau c'est cetteétait si tu fais disque d'or ce sera ton plus gros échec tu l'as voulu tu l'as eu le train de ville les taxis les avions quand il ya moins de charbon faut détacher les wagons les vidéos virales celles qui te font passer pour un con pour eux c'est du divertissement pour toi c'est l'humiliation tu l'as voulu la pression fois 1000 tentation fois un million es foutu Pro, plus en monde des addictions tu as voulu lagueule gratuit voulu être mignon l'ancien loseur en toi t'en voudra si tu dis non tu as voulu les bonnes causes et celui dont le peuple a besoin et diront que as le destin du pays entre tes mains tu culpabilises d'être connu tu veux faire un truc bien tu t'engages tu dis dites la merde parce que tu connais rien tu l'as voulu tu l'as eu as voulu tout tu as voulu trop de piment maintenant rien n'a plus court as de matériel et plus en a rien à foutre, et puis tu regrettes de plus pouvoir sortir faire un tour géolocalisé on sait toujours où tu t trouves tu as voulu les potres loups les causes qui se ramènent Tous, les bâtards t'étais où Pourquoi t'es parti sans nous Pourquoi des gens qu'on connaît pas ont le t-shirt marque et Toi tu sais plus où t'étais tous les jours sur les routes Si c'est pas déjà fait la tournée vache va fais ton couple, tu l'as voulu Monter sur scène avec un début de grippe, lutter pendant deux heures pour décevoir le public, le petit comique qui timide qui voit pas que t'es timide, le sous-l'art qui te fait la bise qui dépasse les limites, la mère de fans dépressive qui t'attend derrière la crêpe qui te raconte un truc un petit, à la fois gênant et triste t'as voulu les hypocrites, la parano qui s'invite, t'as voulu avoir à gérer tous les jours des demandes de fit, si tu dis oui, il faudra que tu viennes au show pour faire le clip, ou tu as un rappeur susceptible qui te menace en public, tu l'as voulu, tu l'as eu, les golgotes de sécu, c'est qu'une forme de raquette, ils en veulent toujours plus, t'as voulu rapper et donc tu jamais loin de la rue tu as voulu nager avec les requins assume on t'aimait comme t'étais mais tu les plus tu refrâchis jamais aussi bien que ton premier tube tu l'as voulu de façon qu'est-ce que tu veux leur raconter tu plus de vécu donc là tu des trucs qu'en fait tu te sens même plus on dit prends tout maintenant c'est pas sûr que ça dure et c'est sûrement la meilleure chose à faire pour pas que ça dure tout le monde voit que ça tue mais tout le monde a une offre qu'il faut surtout pas que tu refuses quand tu es une machine à souprendre du repos c'est un luxe tu mélanges les projets il y a ton cerveau qui sature ça s'appelle une deadline parce que ça tue tu as c'est des heures sup Tu veux bosser mais quand t'es pas la plus personne s'amuse Et tu râques, et tu râques, et tu râques Un jour il y'a plus de merci, y'a juste une machine à carte tu as voulu faire de l'art mais maintenant tu fais des maths Tu sais plus si tu es un humain, un business ou une marque Tout le monde est là grâce à ton taf mais personne veut que tu le fasses Et c'est pour ça que sur un tron n'y'a qu'une place Et tes problèmes de star, tout le monde s'en tape Fallait pas faire le pacte, fallait pas tendre le micro pour te faire battre Tu l'as voulu, tu l'as eu ano a glei naiba de suetorri manjuan bazerdago zure premieskoa Bilbostar da, kurre premiesua, Euskal presoa berdituzen de esku oidea, ere eskubidea berepen aldia, io egun bezunai degun gustia, ere eskubidea ba maitia data no la será vi hauetan ez zaitutikusi ikusi ustedes Et les indiens, on sait comment ça se finit à la fin On sait qu'il se fait à la fin Cassez pas les couilles, vos morales, tout ça Casse les couilles frérot On va changer la donne maintenant hey. hey. Je vous vois déjà avec vos beaux discours Vos bons sentiments Vos messages d'amour pour mon frère Enfin qu'il... Je vois déjà épargner ces flics de merde C'est le monde à l'envers Précisément quand ma famille est au fond de l'enfer Je vois déjà rester planté bêtement Me reprocher mon entêtement Et je vois vos têtes d'enterrement Putain, je vois déjà avec vos fleurs Je vois déjà avec vos pleurs, bande de lâches Moi je vous vois déjà avec vos peurs Je vois déjà votre élu local faire des appels au calme Nique les modèles, je veux du bordel et j'appelle aux armes Je vois déjà avec vos slogans de manie Votre éloquence passive et rien ne choquant On arrive ici mon coeur hai txoa kama Nique les réseaux sociaux, je j'fais pas mon avec un hashtag Si mon frère meurt, moi j'exige de voir la ville ensemble De voir la ville en sang, nique ta France du vivre ensemble Nique la prière du vendredi, la prière du dimanche Nique vos marches blanches, vos minutes silence Nique les zones de non-droit, c'est nous les prédateurs Les flics des proies, nique les médias, nique les médiateurs La vérité, pas la charité, va te faire niquer Nique la liberté, égalité, fraternité Nique les profs d'école, c'est moi qui corrige Nique le proc, nique le protocole et Niko la police, putain! Ces fils de pute qui nous parlent mal Nous regardent mal C'est leur karma Ce soir c'est le carnage de... Ils veulent nous abattre en cardavres Depuis le temps je rêve de les voir en cadavre Les humiliations au quartier on est habitué Ces gros porcs nous souhaitent la mort et continuent de sourire Leur uniforme de merde qui leur donne le droit de tuer Alors cet uniforme sera leur raison de mourir Si mon frère meurt je veux pas être le seul à subir Si mon frère meurt je veux pas être le seul à souffrir Mon petit frère était marrant c'était juste un gosse Tellement aimé par ses parents c'était juste un gosse Imagine il était grand c'était juste un gars imaginez il était blanc, c'était juste un gosse pourquoi ce supplice de vil enfant je veux pas de justice je veux la vengeance je veux ma vengeance chuis poule Eta eh.